Être privé, tout le nom de vérité Ce qui s'est passé était une folie, folie écrasée La bataille de cœur contre, contre rationalité. rationalité Même si tu ne touches pas encore dans en la nuit Je désire, je vis Des tes paroles romantiques Tu nutris tout le rêve dans mes bras Te, te voir, voir en, en accent pour moi, Il y a un effet magique, une opéra plus tragique Tu es un ange magnifique tu es un ange Et tu n'as jamais oublié, je suis seul, seul sans toi Accorde moi de ta présence, au lieu de prendre la distance, c'est plus qu'au moins que L'attention et la force que tu me donnes me font du bien Une fois que nos cœurs se touchent, je leur La première fois que je voyais ton vidéo en télé Tu m'as enchanté Tu avais jamais eu une doute dans mon amour sacré Tu savais toujours bien que j'étais La maître des abeilles tourangées C'est des ans que je fais ta connaissance T'as pris mon être dans tes mains De ce temps-là, je repose près de ton cœur Dans tes bras Je suis resté entre ciel d'extase Et des douleurs infinies Tu étais un ange de paradis Tu es un ange de paradis Ta présence, au lieu de prendre la distance C'est plus qu'au moins qu'une romance Prends le toit, de tombe en transe Intense, donne-moi une chance Allez commence Tu m'as jamais oublié Je suis seul